Le centre historique minier de Levarde vous convie à une nouvelle exposition baptisée Flora Magica à partir du 26 juin et jusqu'au 31 décembre. Vous pourrez y découvrir et y admirer les œuvres et créations photographiques de l'artiste Stéphane Sack. Renseignements Musée de la Mine Nord-Pas-de-Calais 03 27 95 82 82 ou sur le site web chm-levarde.com Dans le cadre de la manifestation Berlouf le second dimanche du mois de septembre sur Waterloo, appel à candidature de figurants pour la reconstitution du brûlage de Berlouf. Renseignements inscriptions sans plus attendre au 03 20 81 65 84 ou sur Ville-Ville Waterloo.fr Manifestation Parc de Lecture Samedi 28 juin de 13 à 18h Au Parc du Lion à Waterloo. Venez seul, en duo ou en famille Vous délasser et écouter ou lire Quelques belles histoires Un temps de calme avec albums revues de pur plaisir Renseignements, bibliothèque municipale 030 81 66 38. L'Office de tourisme Ouattre-Losien vous convie à une nouvelle flânerie campagnarde le dimanche 29 juin prochain de 10 à 15 h Un parcours de quelques 6 km au rythme des sabots, pause déjeuner d'environ 1h30 à ne pas manquer. Rendez-vous à 10h au théâtre équestre. Plus d'infos, office de tourisme 030 75 85 86. Toutes ces infos et bien d'autres encore disponibles sur galaxyfm.com, cliquez info Régionale Galaxie tout galaxie, galaxie, jour galaxie, galaxie, la nuit. Galaxie.